Il est midi cinquante-cinq minutes. Chers auditrices et auditeurs de la radio Issa Anilo, c'est le moment de, de suivre l'édition de la mi-journée de ce samedi. Voici d'abord les titres. Les musulmans du monde entier célèbrent ce samedi la fête du mouton à de Oujumburay. Ils se sont rencontrés au terrain de la communauté islamique des Burundi et à Oumonguay. Il y a eu tension entre musulmans liée au choix de la personne qui dirige la prière. Vous l'entendrez dans cette édition Trois prestataires à l'autorité maritime ont bénéficié d'une formation sur les techniques de la plongée et de sauvetage, et cette même formation sera organisée pour d'autres employés. Le directeur général de, de l'autorité maritime rassure qu'ils vont sauver les vies en cas d'accident et les prix de certains légumes comme les tomates et aubergines sont élevés en raison de l'augmentation des taxes selon des commerçantes du petit marché de Gikungu, en zone Gihosha. Les prix des tomates passent de 1200 à 2500 par kilogramme. Albin Doyou assure la mise en onde et à la présentation, vous êtes avec Cornelia Moucho de l'avenir. Trois prestataires à l'autorité maritime ont bénéficié d'une formation sur les techniques de la plongée de sauvetage. Des démonstrations pour secourir, pour secourir ont été faites ce vendredi. Jacques Guilmana, directeur général de l'autorité maritime, portuaire et, et ferroviaire, indique que ces plongeurs vont sauver les vies en cas d'accident. D'autres employés vont bénéficier des formations afin d'augmenter l'effectif, car ce service est nouveau. Suivez-le. L'autorité maritime, portuaire et ferroviaire, dans ses attributions, y figure la recherche et sauvetage dans le lac Tanganyika et dans d'autres lacs du pays. Alors on ne peut pas dire qu'on a un service en charge de l'action de sauvetage dans le lac Tanganyika alors qu'on n'a pas de plongeurs qui peuvent secourir les gens en cas de problème. Comme le service n'est pas ancien, vous savez que l'autorité maritime et portuaire ferroviaire n'a même pas 10 ans d'existence, mais depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas encore pensé à cela. Maintenant, nous pouvons affirmer qu'en cas de problème, l'autorité maritime portuaire et ferroviaire peut intervenir sans problème. C'est un service qui est nouveau. Comme on n'avait pas encore pensé à ce genre d'activité, euh, même l'obtention des équipements a été Une difficulté. Alors aujourd'hui je peux vous rassurer que le minimum est déjà disponible, nous pouvons faire quelque chose, mais c'est une occasion de solliciter auprès du ministère en charge des finances de nous prêter mes fortes afin de nous procurer les moyens suffisants pour pouvoir faire face à Soja de Défi en cas de force majeure. Je dois remercier le ministère des Finances qui nous a accordé, dernièrement, l'autorisation de recruter quatre plongeurs nouveaux, quatre euh, capitaines de bateaux. Parce que vous avez vu qu'ils euh, s'observent dans un dernier jour des naufrages dans nos bateaux. Ça, il faut que la fois prochaine, l'intervention soit faite par euh, l'autorité maritime portuaire et ferroviaire burundais. Parce que, dernièrement, euh, le sécurisme a été fait par euh, les Tanzaniens. Page commerce à présent, certains légumes comme les tomates aubergines ont monté le prix en mairie de Jumbura. Certaines commerçantes rencontrées au petit marché de Gikungu. C'est en zone Girocha, indique que le prix d'achat d'un kilogramme de tomates passe de 1 200 à 2 500 francs bouts actuellement et demande au gouvernement de réduire les taxes sur les marchandises, lesquelles sont les causes de la hausse des prix. Lydie Gahimbala. Certaines commerçantes rencontrées au petit marché de Gikungu-Rihal déplorent la cherté des légumes comme les tomates et des aubergines observés dans ces derniers jours. Elle explique que le prix d'achat d'un sac des aubergines a passé de 15 000 à 40 000 francs et celui des tomates coûtait 1200 francs le kilo, mais pour le moment, ils s'achètent à 2500 francs même quantité. Ça fait au mois que nous cette montée des prix en kilo de tomates s'achète à 2500 francs au moment où nous achetons cela à 1200 francs. Un sac des aubergines coûtait 15 000, mais pour le moment, ça coûte 40 000 francs. Vous comprenez que ça devient difficile pour nourrir toute la famille si on n'a pas beaucoup de moyens. Auparavant, nous vendons quatre tomates à 500 francs, mais pour le moment, même quantité coûte 1000 francs. Cinq bon. aubergines cotaient 200 francs. Bon. Mais actuellement, nous vendons 3 aubergines à 200 francs. Normalement, les prix des marchandises sont revus à la hausse, comme vous le constatez. Celui qui n'a pas beaucoup d'argent pour s'approvisionner des denrées alimentaires, ça devient un problème. Car une seule tomate, 300 francs, voire 500 francs bout. Cela dépend du prix d'argent actué sur les oui. marchés et demande au gouvernement de réduire les taxes sur marchandises qui, selon elle, les causes de la hausse des prix et le manque de carburant. Nous demandons aux responsables et résoudre ce problème car il y a ceux qui disent que cela dépend des taxes payées beaucoup de fois sur la même marchandise. Ils évoquent également le manque de carburant, d'où la cause de la cherté de ces produits alimentaires. Qu'ils revoient alors cette situation car c'est le bas-peuple qui souffre toujours. C'est comme un la période de sèche est favorable pour la récolte des tomates et des aubergines de l'incompréhension de la cherté de ces produits ajuste t elle vous n'avez pas ici un vous ratez l'essentiel euh... À 13 h 02 poursuivons cette édition par la page agriculture. La production du blé estimée à plus de 67 tonnes, lequel blé était ces derniers jours importé en Russie et en Ukraine, est attendu pour cette récorde dans certaines communes pilotes de la province de Propos de Nesfor Nakiltimana, directeur général de la société de production et de la valorisation du blé, ce probable en sigle. Il a dit ce vendredi. Au chef-lieu de la province Kayanza. C'était dans une réunion d'évaluation qui a regroupé différents intervenants dans le secteur agricole. Le point avec Patrick Sengioumba. Les communes pilotes de Kayanza dans la multiplication de ces nouvelles semences du bleu sont surtout Muruta, Kabaro et Gahumboye Muhanga, comme l'indique Adela Nyonsava, directeur provincial et du Biron en charge de la protection de l'environnement, l'agriculture et l'élevage à Kayanza. Neuf multiplicateurs de sémences et de sécomines ont semé cette céréale à une quantité de 3 tonnes et 22 kg et sur une superficie de 28 hectares. La production attendue précise de l'anion-saba est estimée à 67 tonnes et 271 kg, soit 2500 kg par hectare. À part la province Kayanza, on est directeur la directrice générale de la Société pour la production et la valorisation du blé, ce probable en sigle, signale que d'autres provinces pilotes dans la multiplication des semences de ce blé sont surtout Mouranza et Bururi Avec l'appui du gouvernement burundais poursuit-il, la soprovable a comme objectif la multiplication et la vulgarisation des semences de cette céréale dans tout le pays afin que la population agricole au Burundi ait la production à consommer localement et celle à exporter à l'étranger. Au moment où ces multiplicateurs de semences s'en approvisionnaient au à un prix de 200 francs au kilo et qu'ils vont vendre ce bleu à 1500 francs au kilo, il ils plaident pour l'augmentation de ce prix, argant qu'il entretient de cette culture demande beaucoup de moyens financiers. Il demande également qu'ils soient payés à temps afin de bien se préparer à la prochaine saison culturelle. A toutes ces doléances des uns et un des autres parmi ces multiplicateurs de semences à Kayanza, Onisforuna on Kiruti Mana tranquillise que tout a été bien planifié en faveur de l'agriculture. Depuis Kayanza, Patrick Insengiva pour la radio Sanganido. Page Société à présent, le mesurement du Burundi célèbre ce samedi à la fête du mouton. Certains de ceux de Bujumbura se sont rencontrés au terrain de la communauté islamique du Burundi, comme située situé en zone urbaine du Nyakawiga. Cheh Hassan Nyamielo, président du Conseil supérieur des chefs du Burundi, appelle le mesurement au respect des conditions d'abattage. Mireille Kanyang. Allahu akibar, Allahu akibar. Le pour la plupart en blanc, au terrain de la Komibou, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, des interprètes pour le soumiuet, la joie se lisait sous les visages de ces musulmans. C'est vraiment une fête inhabituelle de joie pour nous et l'amour, un jour de partage. Celui qui n'a pas pu égorger partage avec les autres. C'est une très bonne chose. Nous remercions le Tout-Puissant qui a permis que ce jour arrive. Moi, c'est une grande joie d'avoir l'occasion de prier. Une fête de moutons, oui, mais il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'égorger. Mais nous disons merci au gouvernement qui nous a donné l'autorisation. Une fête du mouton célébrée alors que la fièvre du Rift Valley fait parler d'elle dans le pays. Les animaux coûtent cher, t ils mais ils doivent absolument faire la fête. Lors de cette prière, cher Hassan Nanyamouero, président du Conseil supérieur des chers du Burundi, a appelé les musulmans à la sauvegarde de la paix et au respect des conditions d'abattage fixées par le gouvernement. Nous devons tous les musulmans égorger, soit la vache, soit les moutons, soit les chèvres, selon la possibilité de tout un chacun. Le message que je donne à nos confrères musulmans, d'abord il faut qu'ils gardent la paix. Ensuite, il faut qu'ils aillent égorger sur les places connues par le gouvernement. Et il faut qu'ils travaillent en collaboration avec notre équipe de la Comibou. Après avoir égorgé, il faut qu'ils se souviennent les voisins, les amis. Beaucoup de gens, sur cette période, ont tendance de vouloir manger la viande. Il faut qu'ils mangent ensemble et célèbrent ensemble, tout en songeant toujours à tenir la paix dans notre pays. Cette fête du mouton est célébrée durant trois jours et entre autres conditions, selon la récente sortie médiatique du directeur général de l'élevage, c'est de rassembler les bêtes dans des endroits connus qui soient examinés et abattus dans ces endroits et non à la maison. C'est une autorisation spéciale aux seuls musulmans, a-t-il précisé, en ces moments où éleveurs, bouchers et consommateurs de viande attendent toujours la bonne nouvelle. Allah. Et à propos de la fête du mouton, euh, il y a eu tension entre les musulmans de la province Lumongin. Une partie des musulmans est rentrée tout au début de la prière après échauffourée et malentendu sur le choix de la personne qui dirige la prière, consolateur Netunga. Le gouverneur de la province Loumongue qui était l'invité dans cette prière appelle les musulmans à éviter d'exporter leurs différends en dehors des mosquées en attendant leur résolution Jean-Pierre Messago. Certains parmi les musulmans rencontrés de retour de la cour de l'école fondamentale de Ngayamba lieu de prière à l'occasion de Hajj de ce samedi dans la ville de Roumongé, discuter dans de petits groupes, mais se sont gardés de commenter au micro ce qui venait de se passer. D'autres répondront qu'ils ont préféré décamper pour se mettre à l'abri des querelles dans ce lieu de prière, des querelles éclatées après avoir constaté que la comibou leur avait envoyé une personne autre que celle convenue qu pour diriger cette prière. Consolateur Nitunga, gouverneur euh, Mongé, euh, invité euh, dans cette euh, prière, yeah, prière yeah d'y avoir tout suivi depuis le début des querelles et qu'il a dû calmer la situation pour que la prière se poursuive et se termine, malgré qu'une bonne partie des musulmans étaient été rentrée. Pour le gouverneur de Rumongue, cela est un signe éloquent qu'il reste beaucoup à faire pour réconcilier les deux parties, malgré les étapes déjà franchies. Le gouverneur de Rumonge appelle Et la communauté musulmane de son ressort au calme en attendant que les différents qui les opposent soient définitivement vidés. Jean-Pierre Misago de Piroumongue, Radio Isanganiro. Actualité internationale. Actualité internationale, avant de mettre fin à cette édition, lendemain des sommets tripartites entre la RDC, le Rwanda et l'Angola, le président rwandais Paul Kagame, a insisté que Kigali ne soutient pas les rebelles du M23. Le médiateur angolais, le président de ce pays, a tenté cette semaine d'obtenir un accord de cessez-le-feu euh, afin de faire baisser les tensions dans l'est de la RDC. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le mouvement armé M23. Le président angolais, organisateur d'un sommet tripartite à Luanda, a annoncé mercredi 6 juillet que les deux chefs d'État euh, congolais et rwandais était parvenu à un accord de cesser le feu, ce qui pourrait apaiser les tensions au Nord-Kivu, frappé par les violences du conflit entre les armées congolaises et les rebelles du M23. Interrogé vendredi 8 juillet par nos confrères de France 24, Port Kagame assure euh, qu'il n'y a aucun lien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 De la presse. Bonjour ou bonsoir. Les huiles essentielles pour diversifier les exportations titre Burundi Eco. Les produits exportés par le Burundi restent peu diversifiés et sont essentiellement dominés par le café, le thé et les minéraux. Pourtant, souligne ce journal, D'autres produits comme les huiles essentielles peuvent s'ajouter aux produits traditionnels d'exportation et partant contribuer à la rentrée des devises. L'Agence consultative en éthique de la coopération internationale, propriétaire de Carire Products, Disponibilise actuellement huit sortes d'huiles essentielles. Toutefois, regrette-t-elle, dans les colonnes de cet hebdomadaire socio-économique, l'exportation de celle-ci est toujours problématique à cause des difficultés d'approvisionnement en matières premières. Elle signale, toujours dans Burundi Eco, que les plantes susceptibles de produire les huiles essentielles dans le pays sont l'eucalyptus, la cater, la citronnelle. Le romarin, les agrumes, le mentorin, le gingembre, toutes les fleurs et les plantes médicinales à propriété thérapeutique comme l'artémisia, Le trétra demiariparia, paria, la plante qu'on appelle en Kirundi ou Muravumba, pilosa, Ichanda, etc. Le programme de formation des étudiants de la première promotion du département de journalisme et communication de l'Université du Burundi de niveau baccalauréat touche à sa fin, rapporte l'agence burundaise de presse, précisant que la faculté des lettres et sciences humaines se prépare à délivrer les diplômes aux lauréats au plus tard au mois d'octobre 2022. Le doyen de cette faculté a déclaré à son confrère que ce programme de formation académique vise principalement à pallier l'insuffisance des journalistes qui sont qualifiés dans ce domaine. La BP fait remarquer que la dernière promotion de l'école de journalisme remonte en effet à 1991, date à laquelle toutes les structures d'enseignement supérieur ont été intégrées au ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Après la fermeture de cette école, les responsables des médias se sont retrouvés dans l'obligation d'avoir recours au lauréat d'autres filières de formation qui, par la suite, apprenaient le métier sur le tas, écrit toujours la BP. Actuellement, note encore ce quotidien, beaucoup de journalistes professionnels, lauréats de l'école de journalisme ont été admis à la retraite, tandis que d'autres avancent pas à pas vers cet âge. de la, la presse. Saccage à l'école fondamentale de Dugasekebouye rapporte la voix de l'enseignant. L'école fondamentale de Dugasekebouye a subi un cambriolage pendant la nuit du mercredi 29 juin 2022 vers 19h30. Et l'information est rapportée par le journal La Voix de l'enseignant dans sa parution du vendredi 8 juillet. Son confrère précise qu'il y a eu 14 tubes électriques cassés, des bulletins et des livres déchirés, des fenêtres cassées, des copies déchirées. Et toutes les salles ont été visitées et saccagées. Les malfrats ont été identifiés. Des mineurs minés par un mauvais comportement, écrit son confrère. Cependant, nuance-t-on, cette visite improvisée n'avait pas l'objectif de quelconque vol de documents ou de tout autre bien de l'école. Ce n'est même pas une tentative de falsification des résultats des élèves. Les seuls biens volés sont les bonbons de la cantine scolaire. Comme le signale toujours la voix de l'enseignant, tout cela s'est fait au moment où la sentinelle s'était déplacée pour se restaurer le soir. Alors les recherches ont été orientées vers les élèves de très jeune âge car les ambitions n'avaient rien à voir avec les résultats scolaires comme ils étaient parmi les biens chambardés dans la salle des professeurs et dans les classes. La bande de cambrioleurs était constituée de trois enfants dont le plus âgé va avoir 12 ans et dont le cadet n'a que 8 ans. Des mineurs qui sont exempts d'emprisonnement Mais cela ne signifie pas que la faute reste impunie. Ce sont les parents qui paieront les pots cassés, comme l'indique la directrice de l'école dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation. Le bois de chauffage substitué par le biogaz, constate Burundi Eco. En effet, rapporte encore ce journal, l'école Kanura do Gianga recourt à l'utilisation du biogaz comme source d'énergie pour la cuisson des aliments pour ses élèves malvoyants. En moyenne, 3 mètres cubes de biogaz équivalent à 7 heures de cuisson, sont produits par jour. Les responsables de l'école notent une diminution des coûts liés à la consommation du bois de chauffage. À ce site, la production du biogaz permet également d'avoir le fumier organique pouvant être utilisé par les agriculteurs de Gihanga, ajoute cet obdomadaire socio-économique. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Odendai Chimier et Jean-Boskondo Imana. À la prochaine Revue de la, la, la presse. presse.